Activité 12. 1. Pardon, pour aller à la. Vous prenez tout de suite à gauche, rue Sommeillée, puis vous prenez la première à droite. C'est au bout de la rue, juste avant la rue Royale. 2. Où est.、Ouais. S'il te plaît. Tu vas vers la gauche, rue Sommeillé. Tu passes devant le théâtre de l'Échange, tu continues tout droit. Tu traverses la rue Président Fabre et c'est en face, au centre Bonlieu. Je prends la rue Sommeillé, je continue tout droit jusqu'au centre Bonlieu. Ok, merci. 3. Excusez-moi, je cherche.、Ah、C'est simple. Vous prenez la rue à gauche, rue Sommeillé. Vous tournez à droite, rue Carnot. Vous continuez tout droit. Vous descendez vers la cathédrale Saint-Pierre. Vous continuez rue Filatry. Vous traversez la rivière Le t i e u Puis vous traversez la rue de Lille. Et vous montez à droite, la rampe du château. Quand vous arrivez en haut, c'est sur la place à gauche. Je descends vers la cathédrale, je traverse la rivière. Ok!